Ma foi dans les apôtres. Chaque messager a été envoyé à son peuple, en particulier sa langue, et le messager de Dieu a été envoyé à tous.